Trois histoires, trois moments où la 14K a laissé une trace, visible et sanglante. La première, c'est Macao, un après-midi ordinaire sur l'avenue Almeida r i b e r o deux motos s'arrêtent, fusillade en plein jour, cible précise, pas, un mot, un message clair dans la guerre des casinos. La deuxième, c'est un conteneur venu de Chine, intercepté à Vancouver, à l'intérieur, rien d'illégal, j'ai en apparence, mais dissimulé sous des sacs de riz, il y avait 27 kilos de fentanyl assez. Pour tuer une ville entière, la troisième, c'est aux Philippines. Un réseau discret, bien protégé. Derrière les murs des casinos, des dizaines de millions d'euros blanchis via des joueurs fantômes venus de Hong Kong. Pas de violence, juste des virements, des jetons, des noms codés. Ce ne sont que des fragments, des indices. La vérité est bien plus profonde. Il y a sans doute des opérations bien plus vastes, plus dangereuses, mais personne ne sait vraiment ce qui se trame dans l'ombre. La 14K reste un empire invisible et ce qu'on découvre n'est que la partie émergée de l'iceberg.